Mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson Le sujet en est ambitieux, de mon image je suis soucieux En 1990, c'est l'heure des communications Puis de l'avion, à réaction. Mais de toutes les inventions, c'est sans doute la bombe à tronc qui nous laisse ça de plus baba. Au cours du célèbre Hiroshima, même 1990 devrait nous laisser tous pantois Devrait nous laisser tous gaga. Technologique c'est un super média carnage Attention, voilà les avions qui tirent c'est l'heure de l'émission 1990, c'est l'heure de la médiatisation 1990, c'est l'heure de la conscientisation Fini les temps, du sport, du jogging et de la cigarette La preuve en est nos faux soldats Américains qui sont là-bas Bronzés à la vitamine D Nourris aux fibres équilibrées Les morts qui seront faits là-bas Seront en bonne santé, je crois Les impôts du contribuable N'ont pas été payés en vain La preuve en est, il est possible De ne jamais rater sa cible Si on connaît le vidéo Si on se pratique le coco bientôt disponible bientôt. Quand il ira qu'en 1990 C'est l'ère de la socialisation. En 1990, c'est la démocratisation. J'en étais à ces réflexions quand tout à coup. Je me sens con assis par terre dans le salon Je ne fous rien je suis un con Heureusement que ma copine a soudain l'idée de génie De me toucher le porte-avions Putain je lui sors mon canon En 1990 J'étais dans Hier soir dit je a sauvé mon âme avec cette chanson